Unité 1, leçon 1, séquence 3, un nouveau locataire. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis Ludovic d u b r o u k Pardon C'est qui Ludovic d u b r o u k c'est pour la chambre. Ah, monsieur d u b r o u k bonjour. Entrez. Merci. <rire> voilà. C'est ma petite fille, Mélanie. Ludovic d u b r o u k Ludovic est belge. Ah, tu es belge.、Mm -hmm. Tu habites où en Belgique À Bruxelles. C'est sympa, Bruxelles. Un coca Un café Un café, s'il te plaît. Assieds-toi. <rire>